Je suis Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Tu vas te laisser grotter, pas dedans. C'est un plan, moi, je suis partant. Tu caches comme les parterres. Je vais te m'épargner, pas le temps. J'écris mais j'ai pas, pas mangé. La concurrence, sans le danger gros, j'ai commencé par détailler des sangers J'ai fait mon temps, maintenant je pense à me ranger. J'ai traîné dans les halls, dans les cas escaliers. Je sais depuis petit que quand t'as la bague constellée, j'écris fort, j'ai raturé mon cahier. On a accéléré la avec balayée. Je me suis dit que le rap me rapportait pas assez que mon casier. En dit long j'ai eu envie de continuer à critiquer de lasser. J'ai eu des remords, je me suis remis dans le pilon. Je suis plus fort que tout des rappeurs Polonais équipés black et des 9 de IZ sans la plaque et le cœur Carrière prometteuse à la choix, c'est 14 à la Cité Bangsparée Avec JRK on fait le business carré je suis dans le 9-2 avec les rois PDM On fait pas de arrête de nous prendre pour cette LM Fuck fuck fuck fuck Je pour mes promises Mon petit frère frappe seulement si je l'autorise Je me barrer loin d'ici Loin loin loin Arriver les poches pleines comme un touriste Je veux 6-0 sur la fiche de paye en fin de moi Sinon je devrais j'ai tes grosses lèvres avec mes 5 doigts Tous mes gars m'ont validé Ouais ouais jeszcze que le YGB, donc je peux rappeler sur Pumba Poupetra. T'es pas obligé d'aimer, c'est pas de l'après, c'est de l'après, c'est de Et en plus t'as pas payé, je peux rappeler sur Pumba Poupetra. T'es pas obligé d'aimer, c'est pas de l'après, c'est de l'après, c'est de l'après. Et en plus t'as pas payé. Platau